بسم الله الرحمن الرحيم طيب اي بابا اخذنا سابقا نعم ما حكم الاستسقاء للأنواء لماذا وما معنى كل عز وجل وتجرون رزقكم انكم تكذبون ان تقول ان هذا رزق المطار ياتي من الكواكب و من جذب الياء هذا سبحان الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب قل لله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله يندادا الا يعي يتعلق فقد في دروس மஹல் உக்கோ அல் التي هي ஐபா மஹ மஹி மஹார ஐயா மஹாக்கிய மஹரமா சிவச்சமோசுக ஆ மஹா கி தமிசோசமாத يا خاصه لله وقال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله يندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا وشد حبا لله وليرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب ام لي جون ستان كبرن دي زيغو الله وكليزم Comme aime Allah mais ceux qui ont cru aiment Allah encore plus. Et s'ils voyaient ceux qui ont, c'est-à-dire ceux qui ont injuste, s'ils voyaient le châtiment le jour du jugement, ils sauraient que toute la force appartient que à Allah Azza wa Jall. En fait, ou les shirkains الذين أحبوهم, malhum ay nafs wala quwwa wala wala shay. se rend compte que leur amour pour ces choraka était vain ne leur savait rien bel darahum l'a fait giman qu'elles ont péché d'aimer celui qui m'était cet amour il dit quoi au fil chahna kelimat min les ناس ay ba3d les ناس يتخذوه يجعلوا fait de prendre andada Anda ما اول مفرد من انداد لا المفرد من انداد نِد نِد ولكن ما يان هو عليه معنى امثالا وذراء يحبونهم كحب الله يصوغون انداده مع الله في محبه التعظيم استاذ يعني الى الله هاي المحبه كي التعظيم de magnifier استمركيه بابا الله سبحانه وتعالى والذين امنوا وشدوا حب لله اي الذين امنوا واكسلوا حب لله من حب المشركين له لان حب المؤمنين خالص لله وحب المشركين موزع بين الله واندادهم والحب الخالص اقوى من الحب المشترك C'est-à-dire que les gens les croyants leur amour pour Allah est plus fort que l'amour des mushrikin qui Allah ne veut que lui avec lui car l'amour des mushrikin il est divisé pour Allah donc il est plus fort leur celui des mushrikin qui est partagé donc il est plus faible Qu'aussi le cas de cela que l'amour des croyants est plus fort que l'amour des mushrikin pour leurs shuraka كذلك أبو الله أقوى من البوق للشوراكه ولاك البوش ديكونوا برا الشوراكه كذلك لا تظهر تكون في الشهر الاجمالي يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الاايه ان بعض الناس يجعلون مع الله اندادا يسوون مع الله في محبه التعظيم ثم يبين الله سبحانه وتعالى ان المؤمنين الموحدين اكثر يقبلني الله لان الحب المؤمنين خالص لله وحب هؤلاء المشركين موزع بين الله واندادهم والحب الخالص اقوى من الحب المشترك ثم يقول الله سبحانه وتعالى في معرض التحذير ان هؤلاء المشركين هنا يرون العذاب يوم القيامه يعلمون ان القوه كلها لله وكل اهل لله وان الله وان الله شديد العذاب وكذلك كما في الايه ان المشركين يوم القيامه يرون que la force entière déque pour Allah et qu'il ait dit en châtiment. Quelle sibion châtiment pour pour l'avoir associé. Il dit les فوائد l'amour est une des formes d'adoration. L'amour est une forme d'adoration. Et vous même comme on expliquait, c'est l'adoration. la adoration c'est le son nom de la de l'amour tu ne peux adorer qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que je vais adorer ce que je me plais comment on expliquerait mais en français adorer veut dire quoi également aimer très très fort une chose secondement l'a-lm yanfa al-musyrikina hubhum lillah liwujud al-shakk fiih que l'amour que l'on joue qu'on parle ne leur servira à rien car ils auront ils auront associé هو كما قومي النصارى حتى اذا هموا الله قومي النصارى او بتهم اليهود قومي عباده الكبور سوف راس التمون ولا سيرى رياء كل اعمالهم لا سيرى رياء ثالثا ان الشركه يبتدوا الاعمال الشركه ادنوا الاعمال رابعا ان الاخلاص ان اخلاص الحب لله من علامات الايمان Wa amma kullu amor tur pour Allah et parmi les formes de parmi les signes de la foi. Khamisan ithbat sifat al-quwwa lillah egalement que la force est parmi les attributs d'Allah. Munasabat al-ayat al-bab wa al-tawhid. Ibn al-Yadi versé par rapport au chapitre al-tawhid. عَيْثُ دَلَّةَ الْآيَةُ وَالَأَنَا مَنَحَبَشَيَنْ كَحُبِّ اللَّهِ فَقَدْ إِتَّخَذَوْنِ الدَّنِّ مَا عَلَّهَ وَذَلِكَ وَشِرْكٌ Donc celui qui va aimer une chose d'un amour qui revient à Allah le va appris comme égal avec Allah celui du shirk même si lui ne l'admet pas d'accord même si lui ne l'admet pas ça c'est une chose qui est évidente عَدَى بِيَلِسَان عَدَى بِيَلِسَانِ لسان نعم لا سنحل. <تصفيق> سنحل. يقول الله تعالى إن كان அபி லாம் யக் وعشرتكم கு امترفتموها وَتِجَارَةٌ تَعْشَوْنَا كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَا تَرْضَوْنَاهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَتِيَ اللَّهُ بِأَمَّلِهِ وَاللَّهُ لَيَهَدِلْكُمَ اسْفَاسِقِينَ وَرَسَسْرَوْلَا يَدِي dit vos pères ainsi que vos fils Ainsi que des commerces dont vous craignez le déclin, ainsi que des maisons confortables pour vous agréer sont plus aimées auprès de vous car là ils sont messagers et le jihad sont sur ce sentier. Alors soyez à la fuite parce que Allah vient avec son décret et Allah ne décrit pas à un, un peuple de pervers. Donc ces huit choses dans les versets sont les principales causes qui amènent l'homme à délaisser ses obligations. L'amour des proches, l'amour de l'argent, l'amour du gain et l'amour du confort. Shih al-Fawzan, c'est que ces choses-là sont les causes qui amènent que les gens délaissent la hijra. Car la hijra c'est un djihad, ça va dans le djihad, le djihad neuf. Donc regarde bien les gens quand ils ne font pas la, la, la, la hijra, c'est pour ces causes-là. Ils ne veulent pas laisser leurs proches, leurs parents. Ou alors, ils la font, mais ils l'abandonnent pour retourner vers leurs parents. Ou ils ne la font pas à cause de leurs enfants en disant qu'ils auront un avenir meilleur là où ils sont, avec l'école et autres. Ou ils ne la font pas à cause de leurs femmes, du fait que leurs femmes ne veulent pas partir. Ou alors pour des biens. Ils ont peur de perdre leurs biens. Ou ils veulent en amasser plus. Ou alors ils ont des commerces... fructueux. Ils ont peur qu'ils s'arrêtent. Il a un matram, il a un snack, il a un restaurant, il a une pizzeria, il a une maktaba, il a un tijara, de différentes choses. Et si je fais un tijara, ça ne marchera pas là-bas comme ça marche ici. Donc, il ne part pas. Il a une bonne maison. Confortable. Et il dit, si je pars, je n'aurai pas une maison comme celle-ci. Je n'aurai pas une maison comme celle-ci. Je ne donnerai pas ce que j'ai chez moi, ou bon, ainsi de suite. Donc ça ce sont les causes principales qui amènent les gens à délaisser cette frijera. Il y a aussi la santé, ils créent le pouvoir de la santé, alors qu'ils sont en bonne santé à la base. Ils disent là bas il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de soins, ou plutôt on va dire les soins sont payants, d'accord, par rapport à la France. Oh dieu, alors qu'on me tortit tout malade en France parce que j'ai même pourquoi tu as pas tombé malade là-bas Il y a des gens ils sont forts, ils tombent malades tout le temps. Une maladie grave. Que peut-être ne trouves pas au pays du sable. Et ben, exemple, ça jourci, la Covid. Regarde combien il y a de cas à Salane. Qui disent comme eux dehors qu'ils disent, regarde, on peut dire ça mais la différence qu'il y a. Elle est flagrante. Il y a beaucoup beaucoup moins. Après où que tu sois, cela te reviendra. Que tu sois en France, que tu sois en Médina, que tu sois à Sana'a, que tu sois, tu sois à... où que tu veux, ce qui t'en va arriver, t'arriveras. Donc ce n'est pas lié au lieu, c'est lié au qadr. Donc qui doit être atteint, doit être atteint dans le halal. Il doit être atteint dans le bien et garder sa'iza, l'iniya. Donc dans le verset, à la fin, Allah Azzawajal dit que celui qui délaisse le djihad pour ces choses-là, c'est un fa'asik. C'est un fa'asik. Donc délaisser ces choses-là sont, sont invalibles, le chokm qui s'applique sur la personne et que c'est un fa'asik. A lai azzou billah. Délaisser l'aïjira étant, parmi les kabayah. Car l'aïjira, c'est pas seulement un... Euh, le fait de vouloir mieux dans son dine, c'est sûr, on en fait partie. Mais c'est aussi une obligation. Qui pour les gens, j'ai que c'est devenu مستحب la ijra seulement. Ou voie permise seulement. La ijra mine oujeb al-wajibat liman nassat janqima jineh qui ben le kuf. On même dit que tu fais la salat. On même dit que tu dois jeûner pendant Ramadan, sauf trouver arkan, bien sûr. On même dit que tu ne dois pas manger de porc. Au même titre, tu ne dois pas prendre d'alcool. Au même titre, tu ne dois pas faire zina ou autre, tu dois faire la hijra. Ce n'est pas tu choisis, ça je le fais, ça je ne le fais pas. C'est tout. « Yaïe wa allazina amano, autolofi silmi ka'afa » Aux vous qui avez vécu, entre un islam pleinement. « Afa tu'minouno n'bibard al-kitab »« Afa tu'minouno n'bibard al-kitab »« Afa tu'minouno n'bibard al-kitab »« Afa tu'minouno n'bibard al-kitab »« Afa tu'minouno n'bibard al-kitab »« Amin yafala dhalika minkoum Vous vous là, là, on, pense, on va l'obliger fafin à ce que vous faites. Et est-ce que vous croyez une partie du livre ou vous croyez en une autre Et la récompense, bois dire la rétribution pour ce que on fait qui on fait cela. Qui seront à nos plus durs de châtiments et car elle n'est pas inattentive parce que vous faites. Donc la, la religion c'est pas un restaurant, tu as un menu de choses que tu veux, tu les scotives. Non, tu pense qu'on donne. Ayeb كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في நிமிஷே கூ aux plus proches, le groupe à qui tu es attaché, ta bette tribu, ça peut être ta famille entière. Ça peut être casa wa casa. Ik taraftumoha, ay hasal tumoha, les gens que vous avez amassé. Ta khawna kasadaha, ta khawna rukhsaha wa fawatu waqt nifaqha. J'ai peur justement de rater le moment qui va vous, vous être fructueux dans le diara comme ça qu'il ne tarderont à ait l'honneur et tiberha le bizou zeme pour leur confort et leur beauté patron batso ait attendez-vous ma yahlou bikum min al azab taya attendez est-ce que vous, vous touchez comme azan الفاسقين خارجين عن الطاعه الفسق هو من يخرج من obisance الله سبحانه وتعالى اذا الفسق قد اكبر من السرقه وما جائت الشرح الاجمالي في هذه الايه يامر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بان يبين الناس ان من قدم حب اد الاشياء الثمانيه على حب الله ورسوله والدفاع عن دينه فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَظِرَ مَاذَا سَيَحُلُّ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُوَفِّقُ إِلَى طَاعَتِهِ مَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ عَنْهَا نسيرسي الله تبارك وتعالى أعضن عفوا فمحمد صلى الله عليه وسلم ديكاسيوجون ذوكي في دوفانسي لامور دي شوز 8 سويجوز في لامور دو الله لدون ميساجي لا ديفانس دو لور ديجو alors qu'il soit dans l'attente d'achatiment que Allah accorde pas le tawfiq la son obéissance à celui qui sera sorti de cette obéissance له فسيق لا يوفق لاستقامه كان ممتجع حتى يتوب حتى يتوب الفوائد تحريم تقديم محب هذه الاشياء الثمانيه الى حب الله ورسوله والجهاد في سبيله وكله هذه faire devoir ces choses là c'est huit et autre c'est pas marseur elle a dit les choses huit ces choses là huit sont les principales mais il y en a plein d'autres tu peux venir en compte Les servitudes avancent sont les principales. Donc la trilogie de faire devant ces choses-là sur l'amour d'Allah de son messager sur le jihad. Deuxièmement, جواز محبه هذه الاشياء ثمانيه. Si l'on ne peut pas être à l'amour d'Allah et de son messager qui les permet de mes ces choses-là tant qu'elles sont pas tant qu'elles ne priment pas sur l'amour d'Allah et de son messager, sur le jihad. ثالثا حب حب الله ورسوله متلا euh, متلا وتلا زمان فلا يصح حب احدهما دون الاخر وكما ضل الله السامسجر سان لينا على الاخر اسي باراب tu ne peux aimer l'un sans aimer l'autre tu ne peux aimer l'un sans aimer l'autre و هو قد من حب حقيقي انا مخيتندع ربيان هدايه التوفيق خاصه بالله دون ممسواه اي ان الهدايه التوفيق هي prerogatif الله لا احد يقدرها دون يديه فذكر مر معنا الباب في ذلك انك لا تحجيه من احببت ولك ان الله يهدي من يشاء مناسبه الايات الباب حيث دلت الايات على التحريم تقديم حب هذه الاشياء ثمانيه حب الله ورسوله de faire devancer l'amour de ces Jaza. C'est huit choses sur l'amour d'Allah et celui de son messager sallalahu alayhi wa sallam. المناسبه الايه للتوحيد حيث دلت الايه على وجوب حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اذا يكون الحب نوعا من العباده وصرف العباده لله لا شرك. Donc ce verset démontre l'obligation d'aimer Allah et son messager. Et cette adoration, cette fois cet amour, c'est une forme d'adoration. Donc تونيس هذا دعا سبوتك على الله دوشيك طيب سنقفنا اليوم وعدد سنقوذ الأحاديث إن شاء الله تعالى تمام فايله هنا والحمد رب العالمين